75 argumenter quelque chose argumenter quelque chose 1 pourquoi ne venez vous pas pourquoi ne venezvous pas le temps est trop mauvais le temps est trop mauvais je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais, pourquoi ne vient-il pas pourquoi ne vient-il pas Il n'est pas invité il n'est pas invité il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité il ne vient pas parce qu'il n'est pas invitéqu ne invité. pourquoi ne viens-tu pas pourquoi ne viens-tu pas? Je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps, pourquoi ne restes-tu pas pourquoi ne restes-tu pas Je dois encore travailler Je dois encore travailler. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler.quo partez-vous déjàqu pourquoi partez-vous déjà? Partez déjà? Je suis fatigué, je suis fatigué. Je pars déjà.